B. Marquez l'accent et l'enchaînement. Répétez. Supporter. Il n'habite pas à Marseille. Il habite à Paris. Il n'est pas Marseillais. Il est parisien. Il n'aime pas l'OM. Il aime le PSG.